Du 14 au 24 juillet, jeunes prodiges et artistes de légende sont à l'honneur au Festival Jazz à Place au swing pour des soirées inoubliables avec à l'affiche Gregory Porter, Shepp, Diana Kroll et un concert unique d'Eddie Mitchell et son beat Band. Vous n'avez pas encore vos places Réservez vite sur jazzajouan.com avec RTL.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 RTL Matin Laissez-vous tenter Avec Jérôme Chapuis Et Stéphane Boutsoc qui donc est la voix française Du bon gros géant Le dernier Spielberg Vous pourrez l'entendre dès le 20 juillet, c'est Danny Boone. Danny Boone, la bonne réponse qu'il fallait nous donner au 32 10 Pour gagner des livres Les livres de Roald Dahl qui a inspiré le film Et des places pour ce film Le bon gros géant, signé Steven Spielberg Je termine Stéphane quand même Parce qu'on va vous retrouver, toute l'équipe de Laissez-vous tenter Dans un nouvel horaire, à partir de la semaine prochaine 9h 20 pour Laissez-vous tenter de l'été. Tous les matins avec Steven Bellery qui vous racontera la fabrication d'un album en or avec les plus grands artistes de la chanson française. Un livre par jour avec Bernard Lehu. Le vendredi, les expos de l'été avec Monique Younes. Et en ce qui me concerne, mon idole, les acteurs. Les réalisateurs français vous parlent de ceux qui les ont inspirés. Okay, mais tout ça fait très envie. Merci beaucoup Stéphane. 9 h À lundi Et Isabelle, bien sûr, 18h35 pendant tout l'été pour la télé sur RTL. Laurent Marcy vous et moi. Julien Courbet, bonjour Ils se sont bien fait arnaquer, là, laissez-vous tenter. Parce que pour vous, c'est bientôt l'acquis. Nous, c'est fini dans une heure et demie. Vous avez l'habitude qu'il démarre. Ah ben non, il démarre à 9h, mais non, on leur met à 9h moins 20. Vous allez voir, que l'année prochaine. Alors, laissez-vous tenter, on a trouvé un petit horaire. Asseyez-vous, on va vous servir un café. Alors, on a bien réfléchi, on s'est dit que... Est-ce que 5h40, ça serait pas le bon moment pour parler tard, des spectacles Et dans 5 ans Mon cher Stéphane Boutsoc, nous avons bien réfléchi. Est-ce que 3h15 du matin ne serait pas le meilleur horaire. Je vous entends mal, Mait je suis attention. dans un tunnel. Moi, je oh. suis preneur. Hein oh, bah vous, vous, vous ne dormez jamais, Isabelle Monibos. Évidemment, c'est l'heure où vous sortez de boîte, alors ça vous arrangerait bien. Je vous souhaite à tous un bel été. Bravo. Ciao, Très bonne à journée. Ciao, ciao. C'est la dernière, effectivement, et ça sera une émission, euh, ma foi, festive, pleine d'optimisme. La France est gagnée. Oh, On est ravis. Ah, ça y est, ah, bah, On y oui, bah, voilà, Ça me met de bonne humeur, ça me met de bonne humeur. Ah, bah, mais tout le monde. Nous allons aussi solder pas mal de cas, puisqu'on aimerait pas Quand même en vacances, la conscience tranquille, faire de l'original et d'ailleurs tout de suite vous parler d'un cas qui est passé hier auparavant. Vous dire qu'elle est là, plus belle que jamais, la Divina qui nous a sorti un pseudo t-shirt Lacoste Et euh, j'arrive pas à voir que la marque, mais c'est très joli. C'est un petit truc de golf, oh, c'est très C'est mignon, oui. oh, <rire> mignon comme truc, ça vous va très très bien. Bonjour à tous. Bernard Sabat sera le négociateur. Salut Bernard. Bonjour Julien, je suis en bleu, blanc, rouge. <musique> Je ne suis pas daltonien, merci Bernard. J'avais pu reconnaître les trois couleurs. Bernard qui est là, qui va négocier. Alors hier, il y a eu un gros dossier, on voulait tout de suite vous donner des nouvelles. C'est ce monsieur qui nous dit la chose suivante. J'ai pris un appareil photo. D'ailleurs, il nous avait laissé un petit message. J'ai essayé d'envoyer du matériel photo à une adresse qui n'existe pas. Après m'avoir dit qu'on ne retrouvait pas ni colis, ni le livreur, Chronopost prétend maintenant que le colis est arrivé, abîmé. Mais à qui, puisque l'adresse n'existe pas Alors c'est vrai que ce monsieur s'est trompé en mettant l'adresse, mais du coup, le colis aurait dû être renvoyé à ce monsieur, puisqu'il n'y a pas d'adresse qu'elle n'existe pas. On lui dit dans un premier temps il est cassé, et dans un deuxième temps, de toute façon on ne sait pas où il est. Donc, on se on moque du monde. On hein. se moque qu'il soit cassé puisqu'on ne sait plus où il est. Non non, on se moque du monde. Bien sûr, et surtout on ne le remboursait pas, lui qui avait pris la super méga assurance qui lui permettait d'avoir le plus haut plafond. Bref, on a téléphoné, retéléphoné. Je crois qu'il est en ligne avec nous Dominique. Oui, bonjour Julien. Comment allez-vous Dominique Écoutez, extrêmement bien parce que je suis très très très content, vous avez fait un travail fantastique. Parce qu'à la suite de, de à la suite de votre émission, j'ai eu les, les, les gens de Chronopost évidemment qui m'ont appelé en direct et ainsi de suite, et j'ai surtout eu hier l'assurance qui m'a envoyé l'assurance de Chronopost qui m'a envoyé un mot en me demandant les coordonnées bancaires pour pouvoir me faire un virement euh, le plus rapidement possible. Donc, eh bien c'est euh, parfait. C euh, parfait. Voilà, si Ce sont des gens travail, sérieux. Alors vraiment, je vous remercie de tout cœur. Et on va remercier ce, nos interlocuteurs parce qu'encore une fois il y a eu un coac. Euh... Oui. Non mais laissez tomber pour les remerciements. C'est ce qui compte. C'est non mais c'est gentil, ça me touche. Mais ce qui compte, c'est voilà, c'est que vous soyez vous content. Oui Bernard. On va remercier Cindy hein, de Chronopost avec Sarah. Ils nous ont oui, énormément aidé C'est remercier. Remercier. Merci Cindy. Voilà Dominique, passez un bel été avec non pas un appareil photo mais un chèque. Ça va être beaucoup plus beau grâce à vous. Merci Dominique. Merci à nos amis de Chronopost. Ce sont des professionnels. Ils ne veulent pas que les clients ne soient pas satisfaits. C'est le cas. Oui Maître Felono. Petite enseigne il faut souscrire l'assurance que vous propose Chronopost, effectivement. Je crois que la prime était de 41,30 euros. Il vous rembourse 5 000 euros. Vous avez justifié, lui, il a perdu 8 000 et l'a a justifié de sa facture d'achat. Ça vaut vraiment la peine. Alors ne vous amusez pas à en faire des envois sans prendre cette assurance. Et un petit message à celui qui a récupéré l'appareil photo, s'il pouvait nous envoyer un petit selfie, <rire> ça nous ferait plaisir. Parce qu'il y a quand même quelqu'un qui l'a chez lui l'appareil. Ouais. Quelques photos de vacances, on est toujours friands de ça, surtout qu'il c'est un très bel appareil. Au niveau des réglages, n'hésitez pas à appeler Dominique, vous qui lui avez piqué l'appareil pour lui demander comment il fonctionne. Mais non, mais il n'a pas disparu comme ça, cet appareil, il est bien quelque part. Nous allons accueillir maintenant Françoise. Françoise, bonjour. Oui, bonjour Julien, bonjour bien. à toute votre équipe. Bonjour Françoise, Donc, on va revenir sur plein de cas qui ont été traités parce qu'on veut solder tout aujourd'hui, écoutez bien, parce que ça va vous rappeler des tas de choses que vous avez entendues pendant l'année, mais là on s'est dit on va se prendre un petit cas au débeauté. Françoise, à quelle heure avez-vous appelé RTL 9h30. C'est une bonne heure, Françoise. Le 30 avril, vous avez commandé un lave-vaisselle sur un site internet. On va faire vite. Vous réglez par carte bancaire. Vous êtes débité 539 euros. Alors, le site commence par dire que vous allez être livré avec un peu de retard. Au début, le retard est de combien euh, Disons qu'ils ont un délai de 15 jours. Oui Est-ce qu'ils ont livré dans les 15 jours euh, Non, après, ils ont adopté une rupture de stock. Rupture de stock. Et ensuite Donc, euh, ils sont allés auprès de leurs fournisseurs euh, pour refabriquer ce modèle. Ah, très bien, pour en fabriquer un pour vous, parfait. Et, et maintenant Sur, mesure. sur oui, mesure. Oui, sur mesure. Ouais. Avec rétroviseur, et... autoradio, tout ce qu'il faut. Et, et donc oh, Et ouais. Ensuite, par écrit, donc, euh, soi-disant, ce modèle est arrivé dans leur dépôt le 7 juin. Ouais. Et ils m'ont confirmé également par écrit que le transporteur prenait en charge euh, cet appareil-là le 9 juin. D'accord. Et on Depuis... en est où aujourd'hui Depuis rien, pas d'appareil, donc j'ai annulé la, la vente le 17 juin. Ils ont confirmé l'annulation de la vente le 20 juin ouais. et j'attends mon remboursement. Bien. Écoutez, je crois, Françoise, qu'une nouvelle fois, nous mettons le doigt sur quelque chose qui nous énerve beaucoup, car s'il y a énormément de sites sérieux, il y a ces sites qui prennent l'argent alors qu'ils n'ont rien. Car là, encore une fois, j'aimerais bien que ce site m'explique pourquoi il y avait marqué disponible sur le, sur le site. Oui, oui. Pourquoi Exactement. marqué disponible alors qu'ils savent très bien qu'ils ne l'ont pas Et vas-y que je te fais poiroter Et après, on va ouais. vous en faire fabriquer un. Est-ce qu'ils vous ont proposer à un moment ou à un autre, un autre modèle peut être disponible et mieux Non. Voilà. Donc, si ça se trouve... Alors, je ne dis pas que c'est le cas, mais vous savez qu'il y a des sites qui ne vendent rien. C'est-à-dire qu'ils prennent la commande, ils font de la trésorerie, ils attendent que vous vous plaignez, et au bout d'un moment, ils vont vous rembourser, mais pendant ce temps-là, l'argent a été placé. Parce que si cette opération, ils arrivent à la multiplier dix mille fois, ça devient rentable. Vous n'avez rien à acheter, rien à faire, qu'à placer de l'argent et à rembourser de temps en temps. Bon, maître Félonot, on appelle Alors, on appelle. Moi, je suis effectivement tenter de conseiller quelque chose parce que c'est la fin de l'année et que j'en ai marre d'être gentille finalement. Euh, quand il y a des mensonges, parce que ce sont des mensonges quand vous achetez qu'il y a marqué que c'est en stock. Il faut faire d'abord une capture d'écran pour pouvoir bien montrer que les conditions de vente, en fait, n'ont pas été respectées par le vendeur et quasiment sciemment. Ensuite, ils ont 14 jours pour vous rembourser à partir du moment où vous annulez la commande. Vous n'êtes pas remboursé dans les 14 jours. Heureusement, là, il y a des pénalités de retard. Mais ce n'est pas suffisant. Ça devrait. On devrait effectivement maintenant le dénoncer à la DGCCRS. Il y a eu une refonte, Julien, au 1er juillet de tout le code de la consommation. Il y a 8 livres maintenant. Et il y a des pouvoirs qui ont été accrus, augmentés pour la DGCCRS. Servez-vous de cet organisme. Eh bien, vous expliquerez ça sur la plage à celui qui va passer l'été avec vous. Il va passer un bon été. Il va se régaler. Bon il y en a un. Il ne le sait pas encore, François qui est parti pour passer un bon été qui va se prendre un transat il va se dire, oh la blonde, l'avocat ça va ouais. être le pied absolu oui. asseyez-vous la madame donc elle va s'asseoir, plus belle que jamais il va lui dire, je t'offre un verre elle va lui dire, attends laisse-moi te parler des nouvelles dispositions de la DGCCRF eh et le type important. pour plus d'un moment on va aller euh, arracher des branches de palmier, fabriquer une corde et on verra un corps pendre comme ça et balancer allez, de droite à gauche oh là, là. là vous n'allez pas avoir trop de succès là, allez Françoise on s'occupe de vous, on les appelle dans une seconde les musiques de l'été car ça sent l'été, peut-être allez-vous partir en vacances, peut-être n'avez-vous pas cette chance mais en tout cas sachez qu'on pense à vous car elle sera là pour essayer d'égayer vos journées et nous nous serons toujours là pour vous aider à la rentrée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 C'est l'histoire d'une femme qui doit faire la vaisselle à la main. Ah ouais, ah ouais. Car on ne lui a pas livré son lave-vaisselle. On est d'accord, Françoise Oui. Est-ce que vous vivez seule, Françoise Non. Est-ce que monsieur vous aide Ah oui. oui ah, il vous aide à ah, faire la vaisselle, quand même. C'est bien. Ah oui, heureusement. Eh bien, ne <rire> dites pas heureusement, parce que c'est des hommes comme ça qui cassent le métier. Donc, nous allons appeler tout de suite, maintenant, le site. C'est parti pour leur demander des explications. Pour leur demander aussi le remboursement, et surtout le remboursement. Et essayer de savoir pourquoi marquer disponible sur un site si on ne l'a pas. C'est de la publicité mensongère. J'espère qu'ils vont répondre, vous avez du, des facilités pour les avoir, vous François. Bonjour. Oui, bonjour, Electro Sigma Oui, monsieur. Bonjour madame, Julien Courbet à l'appareil, nous sommes en direct sur la radio RTL. Madame, je vous appelle car j'ai une de vos clientes qui est en ligne et qui ne s'est jamais fait livrer son lave-vaisselle et qui attend un remboursement. Est-ce que je peux oui. vous donner des, son nom, un numéro de commande? Oh, écoutez, je ne quittez pas un je vais vous passer à la comptabilité. Ah la comptabilité, c'est parfait. Merci. Très bien, merci beaucoup. C'est assez rare, ça. Euh, J'aimerais bien <rire> voir la tête de la comptabilité. J'ai l'impression que ça la se fait un petit peu. C'est je trouve que c'est bienvenu. C'est très très bien. Mais mmh. je, je suis mauvaise langue oui. par nature, mais je sais oui. aussi reconnaître après quand je me trompe. Super Mais on va vipère. voir la comptabilité. <rire> vous, Françoise, vous avez déjà eu affaire à la comptabilité J'ai eu un peu de mal. Ah bon mais mais... Je l'ai eu, mais ils ont aucun pouvoir décisionnaire. Ah mince, donc elle m'a passé quelqu'un qui euh, n'a aucun pouvoir décisionnaire. Je... Donc, on essaiera de voir au-dessus. Donc nous sommes toujours chez Electro Sigma, où une dame doit nous passer à la comptabilité, ce qui veut dire qu'il y aura la petite alerte. Écoutez cette alerte. Quand vous entendez ça, ça veut dire que la personne vient de reprendre le combiné et nous basculons tout de suite les gens sur l'antenne. Et voilà, on ne va pas attendre deux heures comme ça que cette dame revient puisque j'ai bien l'impression que là on est rentré dans une configuration patate chaude. <rire> je vous rappelle le principe de la configuration en patate chaude car nous avons des gens dans le studio ici qui sont venus assister à l'émission et qui ne la connaissent pas et peut-être de nouveaux auditeurs qui sont en vacances. Le principe de la patate chaude... Voilà, on me met un peu de musique. Le principe de la patate chaude est simple. Ah, peut-être que je ne vais pas pouvoir le faire. Normalement on tombe à la comptabilité. On nous a promis de passer. Bon, vous me dites si ça répond, Bernard. Oui, Julien. La patate chaude, c'est très simple. Euh, Julien Courbet appelle. Dans ces cas-là. Câlin... Oui allô Electrosigma la comptabilité Oui, bonjour. Bonjour madame, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. J'espère que je ne vous dérange pas. Madame, je vous appelle car une de vos clientes a commandé le 30 avril un lave-vaisselle. Le lave-vaisselle pourtant disponible sur le site n'était en fait pas disponible. On lui a dit il faut attendre. Après on lui a dit on va en faire fabriquer un pour vous. Après on lui a dit ça traîne. Après elle a dit je vais être remboursée je n'en peux plus. On lui a dit on vous rembourse et on ne l'a pas remboursé Je crois que je vous ai bien résumé la situation. J'ai son nom, j'ai tout ce qu'il faut. Alors je vous ai... Alors, son nom, c'est Françoise. Alors, vous pouvez me épeler votre nom, Françoise C'est Cedro. T-E-I-2-S-E-D-R-E. -oui, -e -e. t e i 2 s e, -e. Oui. J'ai un numéro de commande, oh, si vous voulez. Allô, vous m'entendez bon bon bon Oui, oui. Alors madame, je sais que vous avez la radio derrière Ou un haut-parleur, mais f... moi du coup J'ai du mal à vous entendre, ça me dérange pas hein, que vous en ayez un Mais si vous pouviez au moins, pendant que je vous donne Les, les coordonnées, le couper, vous le remettrez après Je vous écoute monsieur C'est très gentil madame, N comme Nathalie, H comme Hortense Vous me dites si je me trompe Françoise hein Oui, oui, oui. C'est un J après Oui, j. j comme Julien, après c'est un quoi L. L comme Laurence H comme Hortense B, B. comme Barbecue W oui. comme Walter J comme Jocelyne Et haut oh, comme. Oh la vilaine Olivier. Voilà. J'ai rien trouvé. Olivier, voilà. Olivier, oui, oui non, mais c'est bon, j'avais compris. Bon, euh, vous ne quittez pas, je vais rechercher. Ça marche, merci madame de votre gentillesse et de votre disponibilité. Je tiens à dire quand même que ça, c'est une bonne nouvelle, maître Félono. Vous avez vu, on est tombé sur le standard chez Electro Sigma, chez une dame qui nous a dit Je vous ah, passe la comptabilité et qui nous passe la comptabilité. Et ça ne se passe pas comme ça sur tous les sites, donc c'est un bon point. Ça, c'est bravo. Exactement, ça a l'air d'être une assez euh, importante société. Euh, sérieuse, il y a quatre établissements écoutez, tout, tout a l'air de rouler Capital social 230 000 euros c'est pas une petite, euh, rien du tout D'accord, vous voulez nous dire, dire s'il y a une petite allée goutronnée devant, devant la société parce que ça bah, peut nous intéresser Ce que je veux dire c'est qu'on euh, conseille toujours aux gens d'aller vérifier euh, si le site est sérieux ou pas, ouais. là on trouve toutes les mentions légales et quand on cherche un parfait. peu mieux on trouve une société qui existe bah, depuis écoutez, un moment. Le, le jour où j'ai plus rien à dire, où il voilà. faudra meubler, je sais quelles questions vous posez. Hein. Maintenant je sais et comment... Attention parce que c'est les vacances bientôt alors ne m'embêtez pas. Ça je vous le dis, s'il y a des <rire> Animateur, vous savez, souvent on se dit, oh là là, regarde le conducteur qu'on m'a donné, on va jamais pouvoir tenir une heure, vous faites venir Maître Féloneux et vous lui demandez, et cette société, qu'est-ce que vous en pensez C'est une petite société, euh, ma foi, très sympathique, qui a l'air de faire 230 000 euros de chiffre d'affaires, euh, euh, petite allée en gravillon... Euh, Euh, des petits arbustes reposés, quatre parkings, dont un pour le directeur, ce qui me paraît normal. Le directeur, il a bien besoin de gérer voiture. Qui est grec. Voiture, il a un nom grec. C'est vrai Comment ça oui. fait oui, Tu le Nikos sauras pas. pas. Non, Nicolas. voilà. Bon. Bon. Puis parce que d'abord, merde. Bon. Voilà. Allez, Allez, non, il était temps que ça soit les vacances. Voilà, si exactement. Laissier, il est 9h46, <rire> nous faisons tout pour vous aider dans la bonne humeur et nous allons y arriver. Un deuxième cas dans quelques instants, mais là, on attend l'alerte et que cette dame revienne avec de bonnes nouvelles et peut-être le chèque. J'en profite également pour vous dire qu'à l'occasion de la tournée Folio sur mer, les éditions Folio et RTL offrent à tous les auditeurs intervenant à l'antenne une sélection de leurs meilleurs titres. Retrouvez tous les détails de la tournée Folio sur mer de la mi-juillet à la mi-août sur les plages du Morbihan et de la Méditerranée sur www.folio-le-site.fr.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 Bla, bla, car, bla, bla car. Bonjour, vous êtes Mathilde pour Nantes Tout à fait. Sophie Oui Rentrez. Oh là, mais qu'est-ce que vous êtes fait au bras Oh là, bah ça, c'est une longue histoire. Quelle aventure Ouais, en plus, ce genre de truc, ça n'arrive qu'à moi. Bon, bah, bonne soirée. Oui, au revoir, et soignez-vous bien. Oui, merci.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 Citroën, bonjour. Bonjour, je viens de faire un lobe au tennis et avant que mon adversaire me renvoie la balle, aurais-je assez de temps pour venir chez vous avec ma vieille voiture et repartir en Citroën Vous jouez sur quelle surface euh, Terre battue. C'est bon. Avec les départs immédiats Citroën, profitez de 4300 euros de prime sur Citroën C3 avec climatisation, tablette tactile 7 pouces et assistance 7 ans. Disponible immédiatement en concession. Citroën sous condition de reprise d'un véhicule d'occasion Nord attraction et vitamine, voilà jusqu'au 31 août dans la limite des stocks disponibles équipement selon version détails sur carstore.citronn.fr Vous écoutez le 9h30 11h sur RTL Ça va très vite avec ce site ils sont sérieux tant mieux Que se passe-t-il Bernard Sabat Écoutez j'ai Laurence du service comptabilité qui a une nouvelle à annoncer à Françoise notre auditrice Françoise écoutez bien je vous écoute madame Oui donc euh, moi j'ai ressorti le dossier de madame Tessèdre euh, qui était euh, effectivement à rembourser euh, donc on recrédit sa carte aujourd'hui. Elle devrait avoir l'argent sur son compte d'ici 72 heures. C'est formidable. Ou si elle est en débit différé à la fin du mois. Est-ce que ça vous va, Françoise Parfait. Bah, je vois que c'est beaucoup plus simple et plus rapide avec vous. Écoute, y non, c'est parce qu'on a des gens sérieux chez Electrosigma Sigma et je tiens à oui. les remercier d'avoir été aussi oui, vite. Oui, oui, oui. Et puis, c'est vrai qu'on a été un petit peu surchargé parce que nous avons changé de logiciel informatique pour avoir un meilleur suivi euh, de nos clients. Et nous avons aussi changé de prestataire de livraison pour ah. offrir ah. un meilleur service. Eh bien, c'est bien. C'est des bonnes nouvelles voilà. pour vos clients. Bonne journée oui. à vous Bonne journée. Au revoir, Au revoir madame. Au revoir pour nous. Hein Françoise, voilà. je vous oui. souhaite un bel été avec un beau lave-vaisselle. Oh, elle va l'arborer fièrement. Je suis sûr qu'elle va même l'amener sur la plage. Elle va être contente. Merci à vous. Gros Merci bisous, Françoise. Merci à votre équipe et passez également un, un très bon été. Merci, Françoise. Nous Au aurons Cédric, puisque aujourd'hui, nous essayons de solder un maximum de cas. Voilà ce que Cédric nous avait dit sur l'antenne d'RTL. J'ai acheté une maison en toute confiance. L'annonce de l'agence garantissait une toiture neuve, donc en parfait état. Tu parles, on s'est vraiment moqué de moi. Il faut faire le toit. Il y en a au minimum 13 000 euros et je ne compte pas l'isolation. Et nous allons en parler dans quelques instants, rappeler, faire tout ce qu'il faut pour que les dossiers aillent jusqu'au bout. Mais voici maintenant la grande Sophie, coup de cœur RTL, la grande Sophie et Nicolas Ly avec les porte-claques. Énormément de talent, cette grande Sophie. <musique> A dance, a fading spring And with the same sky over our heads Your face return turn to other screens On s'est We... jamais revu, vu, vu le temps qui passe Les années qui défilent et je regarde en face Les portes claquent sur mes jours Des questions à devenir fou Vu, vu, vu le temps qui presse Les traces sur mes joues laissent des maladresses Pourquoi, on s dit tu de toute façon On ne se reverra plus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 A regard, au souvenir. Je les dessine à la gouache. Quand tu ne sais plus revenir. Will, will you remember, remember my hand? Cursing the milk of your skin. skin? Would be a million instants to celebrate, celebrate the love, love we're we're we've seen. Yeah. We never met again. Then time goes by. Search into the room where we find the lights. Draw a stand over my face. On your tongue, the sound taste. Yes, then time goes by. La grande Sophie et Nicole Nous revenons sur un très gros dossier que nous avons traité sur RTL. C'est Cédric qui est en ligne avec nous en direct dans le 9h30-11h. Cédric, bonjour. Bonjour Julien. Cédric, je rappelle que vous avez fait l'achat, vous avez signé un compromis pour une maison 269 000 euros. Vous emménagez en juillet, tout se passe bien. Et sur cette annonce, il était marqué toiture refaite. C'est bien ça Cédric Ou même toiture neuve. Toiture neuve. Or, vous vous apercevez, oui. en montant sur le toit, suite à des travaux, peu importe, qu'il y a tout un pan de la toiture, effectivement, qui est en très, très mauvais état. Donc, ça. la toiture n'était pas neuve. Nous avions appelé l'agence, et l'agence nous avait dit, effectivement, euh, il faut qu'on vérifie, mais nous allons faire jouer notre assurance, parce que, sur l'annonce, c'est clair, c'est net, que nous avons mis toiture neuve, mais nous n'avons pas pu tout vérifier. Or, euh, nous avons appelé le patron de l'agence, donc l'agence, puis le siège de l'agence, qui nous a dit également, on va vérifier tout ça, il faut qu'on l'on avance. Où en est-on Cédric aujourd'hui Courant juin, nous, nous avons reçu un courrier de l'assurance stipulant que la jurisprudence se prononce de manière constante sur l'absence de valeur contractuelle d'une annonce publicitaire diffusée par une agence immobilière. Elle précise également que les mentions contenues dans les annonces ne sauraient être considérées comme déterminantes du consentement dès lors qu'elles n'apparaissent nulle part ailleurs. Donc il se base sur une jurisprudence avec des cas à Dax euh, en étant contre. ça c'est l'assurance de qui La vôtre Non, non, non, ça c'est l'assurance de l'agence. D'accord, de l'agence. Alors, est-ce oui. que Madame Pereira, la responsable de l'agence, est en ligne Oui, bonjour Bonjour, Madame. Donc Madame Pereira, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, euh, malheureusement, il faut bien que quelqu'un comprenne qu'il va falloir aider cet auditeur puisqu'on a passé une annonce dans laquelle il était stipulé que la toiture était neuve. Toiture et façade neuve. Toiture et façade neuve, aurait ne l'est pas. Alors, jurisprudence, pas jurisprudence, est-ce que c'est vraiment le problème de Cédric Qu'est-ce que vous vous en tirez comme conséquence dans chez Sim Immobilier Alors simplement euh, moi j'ai rappelé l'assurance à plusieurs reprises qui me dit qu'elle n'a eu aucun contact avec monsieur Pondin. j'ai encore eu monsieur Itri hier au téléphone qui me dit on a fait un premier courrier Il m'a dit oui. j'attendais quand même un retour, quelque chose, ne serait-ce qu'un accusé réception par mail, par, euh, par quelque chose. Il m'a dit on n'a aucun contact avec cette personne. Il me disent il contacte RCL, c'est bien. Nous, on veut bien échanger, on veut bien entendre ce qu'ils nous disent. Le seul courrier qu'ils ont, c'est un courrier que j'avais demandé, moi, Monsieur Grondin, parce qu'on n'avait pas d'écrit. Donc, je l'avais transmis à Sérénis. Aujourd'hui, monsieur Itri, qui est le gestionnaire direct chez Sérénis, mais encore d'hier Il me dit, moi, je veux bien échanger avec ce monsieur, mais il ne s'est jamais manifesté auprès de l'assurance. Il me dit, bah, moi, bon, aujourd'hui, j'ai fait un courrier expliquant la jurisprudence. Il me dit, comme tout assureur, c'est ce qu'on fait. Mais il me dit, à aucun moment, cette personne est revenue vers moi en disant, ah non, voilà Alors, moi ce que j'expose. J'ai et... compris. Il n'a pas écrit. On va demander à, à Cédric. Alors, moi, personnellement, quand je reçois un courrier comme ça, je, je pense que euh, la réponse est négative. Et euh, j'allais commencer à entamer des procédures judiciaires. Oui. Euh, ce qu'il va falloir faire de pas... toute façon. Oui, oui, oui, oui, oui. Et ce n'est pas l'assurance, parce que vous, vous n'êtes pas censé connaître l'assurance, c'est Immobilier exactement. dans ces cas-là, pour publicité mensongère, pour je ne sais trop quoi. Des mais... de conseils, on peut avoir plein de terrains. Mais vous, madame de Sim Immobilier, on va se retrouver après, juste après les infos, parce que ça va être l'heure. Vous, en tant que professionnel, pour tous ceux qui nous écoutent, quelle conclusion tirez-vous de ça Vous, vous avez votre assurance, mais il est venu chez vous, vous lui, vendu, vous lui avez vendu, vous avez pris une commission et vous lui avez vendu un produit en lui faisant croire que la toiture était neuve, mais vous n'étiez peut- pas au courant qu'elle n'était pas neuve, je ne dis pas le contraire mais qu'est-ce que fait. vous en tirez comme conclusion vous Alors, que, comme, comme je vous l'ai toujours dit, en effet, nous on a aussi étendu en erreur c'est pour ça qu'on a tout de suite dit qu'on fait jouer les assurances aujourd'hui, certes, c'est y une erreur parce que nous-mêmes on a étendu en erreur Nous-mêmes, ah on va se retourner contre par eux, le par nos vendeurs, comme, ouais. je, comme je vous l'avais dit, parce que par les échanges ouais. qu'on a, on a des preuves qui montrent qu'ils ont validé ces annonces, etc. Donc, on a vraiment des preuves contre les vendeurs et la l'assurance les a, puisqu'ils sont en train de se retourner contre eux. Aujourd'hui, bien sûr, je paye des assurances euh, qui sont en plus euh, très qualitatives par mon syndicat immobilier, qui, euh, que, que j'ai tout de suite contacté, qui ne sont pas fermés au dialogue. J'ai encore eu un monsieur Hittry qui m'a dit qu'il n'était y bon, pas Donc, vous, fermé ce que vous nous dites, c'est que ce monsieur doit appeler votre assureur En date du 27 mai, ils ont fait un courrier. M. Grondin ne s'est jamais remanifesté reman euh, Il est venu vers. Bon, ceci étant dit, madame, c'est un peu. Là, on va marquer une pause, mais c'est un peu à l'agence de s'occuper de tout ça. C'est pas à lui qui s'est fait en plus couillonner d'avoir à faire toutes les démarches. Je pensais que vous pourriez organiser peut-être une réunion et tout ça. C'est un peu votre job. Puisque c'est vous qui avez mais... quand même pris la commission. C'est lui qui l'a payé. Donc en plus, c'est lui mais qui mais doit si faire les démarches. vous un courrier, vous faites quand même une, ré une réponse. Oui, bon, bon alors ok, on va faire ça. On va, et bien, vous savez quoi On va les appeler. On va mettre une conversation. Si vous pouviez me donner gentiment le numéro de téléphone de l'assurance comme ça on appelle, c'est super, merci madame on se retrouve dans une seconde sur RTL RTL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 2000 garages, carrosseries et devis en ligne. Bon été sur RTL, il est 10h. L'information. Gauthier de bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. RTL Bouge avec les bleus. L'équipe de France est en finale de son euro. Griezmann contre Ronaldo, c'est l'affiche de rêve de ce match qui conduira l'une des deux équipes vers le titre de champion d'Europe dimanche au Stade de France. Les Bleus se sont imposés deux buts à zéro hier face au champion du monde allemand. Deux buts de la star du super-héros Antoine Griezmann, adulé par ses supporters à la sortie du Stade Vélodrome à Marseille. Il est incroyable, il est incroyable. Bravo la France, bravo Griezmann Magnifique contre-pied sur Neuer, c'était impeccable. Griezmann, euh, bon, bah, il répond aux promesses, hein, incroyable, magnifique. Il a failli mettre 4 buts ce soir. Il en a mis que 2, c'est déjà bien. Sûrement le ballon d'or, je pense. Griezmann Oh Griezmann Je veux régaler Griezmann, il était au top, quoi. Il n'en pouvait plus à la fin, mais il a tout donné. C'est ce qui vraiment s'appelle mouiller le maillot, quoi. Il a tout donné. Il n'y a rien à dire. Honnêtement, si avec l'Atletico, il avait gagné la Ligue des Champions, je pense qu'il n'aurait pas été loin du ballon d'or. Énorme Parce qu'il a marqué un doublé, c'est l'homme du match. C'est la pépite, C'est le futur. Plaisir aux yeux. Le futur. d'ici trois ans. Énorme. Énorme, Énorme. buteur. Ouais. C'est un phénomène, il est déjà six buts, c'est la folie. Les supporters des Bleus avec Julien Fautra à Marseille. Une rencontre qui a battu des records d'audience sur TF1 avec 19,2 millions de téléspectateurs du jamais vu depuis la Coupe du Monde 2006. En tennis, première finale 100% française demain à Wimbledon. Il s'agit du double messieurs. Qualification hier de Nicolas Mahut et Pierre hugarbert Ils affronteront leurs compatriotes. édouard Roger Vasselin et Julien Beneteau aujourd'hui place aux demi-finales en simple. Federer, Raonic et Berdic Murray. Nous partons sur les routes du Tour de France. Hier, Marc Cavendish qui a remporté la sixième étape entre arpajon sur serre et Montauban. Le belge Van Avermaet conserve, conserve le maillot jaune de leader. RTL Tour de France 2016 L'étape du jour Nicolas Georgerot Et l'étape du jour c'est avec vous Nicolas Georgerot, bonjour Nicolas Bonjour à tous, bonjour Laurent Jalabert. Bonjour La septième étape de ce Tour de France 2016 Aujourd'hui l'île Jourdain dans le Gers, lac de Payol dans les Hautes-Pyrénées 162 500 km 500, c'est l'entrée dans les Pyrénées Le Tour de France prend de la hauteur, mais pas beaucoup Simplement le col d'Aspin en, en fin d'étape Et encore l'arrivée n'est pas jugée au sommet Il va falloir redescendre pour arriver au lac de Payol, 7 km plus loin je doute fort que les favoris pour la victoire finale dans le Tour se livrent bataille sur le col d'Aspin. L'enjeu sportif risque davantage de se situer sur l'identité du vainqueur d'une étape où une échappée devrait normalement pouvoir aller au bout et sur la possibilité de Greg Van Avermaet à conserver son maillot jaune. Il va devoir, avec son équipe, filtrer les échappées en début d'étape, s'assurer qu'aucun coureur très dangereux capable de bien grimper ce col d'Aspin ne se lisse dans une échappée qui pourrait prendre de grandes proportions. Et avec 5 minutes 11 d'avance sur ses adversaires directs, je pense qu'il est capable, dans le col d'Aspin, de Son rang et de conserver ce maillot jaune avec peut-être un petit peu de débours, mais encore une avance euh, qui lui permette de monter sur le podium au lac de Payol. Merci Laurent Jalabert, départ 13h10 de cette septième étape. Bonne étape à tous. Merci. Merci à tous les deux. Le Tour de France bien sûr à suivre en fil rouge toute la journée sur RTL. Partagez la passion du vélo et encouragez vos champions avec Direct Energie, fournisseur d'électricité et de gaz. À Dallas, dans le reste de l'actualité, à Dallas, aux états unis des policiers ont été la cible de tirs la nuit dernière alors qu'ils encadraient une manifestation contre la brutalité policière. Cinq d'entre eux ont été tués. Les auteurs des coups de feu seraient des snipers dissimulés en hauteur. Trois personnes ont été interpellées. Une quatrième est toujours retranchée dans un parking encerclée par la police. Et selon les autorités, ce suspect affirme que des bombes ont été placées partout dans la ville. En France, Vincent Lambert doit-il être sous la tutelle de son épouse Cet homme de 39 ans plongé depuis 2008 dans un état végétatif fait l'objet d'une nouvelle décision judiciaire aujourd'hui devant la cour d'appel de Reims cela fait suite à trois ans de déchirement familiaux sur son maintien en vie. Et puis l'italienne Maria Grazia Churi est nommée directrice artistique de la Maison Dior c'est la première femme qui occupe ce poste La Bourse de Paris ouvre en baisse de 0,27% de à 4106 points Les courses se déroulent aujourd'hui en nocturne à Carbo. à Cabourg, Bernard Glass vous conseille de jouer le 10, l'As, le 5 Le 3, le 7, le 13, le 8, le 11 et la dernière minute de Bernard, le 7. La météo pour aujourd'hui, soleil et chaleur sur la quasi-totalité du pays. Il fera notamment 24 à Nantes et Bordeaux, 29 à Marseille, 32 à Lyon et jusqu'à 33 degrés à Montpellier. RTL, il est 10 heures passées de 4 minutes et nous vous retrouvons Julien Courbet. Merci beaucoup et d'autres infos tout à l'heure, à partir de 11h sur l'antenne d'RTL nous allons, si vous le voulez bien, nous finir cette heure et partir en vacances après et on se retrouvera à la fin de l'été pour continuer à vous aider, re, je rappelle que le répondeur sera toujours là, si vous arrivez une galère pendant l'été, laissez vite un message, envoyez un Facebook sur le en privé si vous le souhaitez sur le Facebook ça peut vous arriver pour être prioritaire fin août quand on reviendra là on était sur le cas de Cédric, qui est un cas très important, puisque Cédric a acheté une maison, sur l'annonce il est marqué « façade et toiture neuve ». Or la toiture n'est pas du tout neuve, au contraire il y a des travaux à faire. Donc euh, on se retourne vers l'agence qui elle-même s'est retournée vers son assurance et l'assurance envoie un papier à Cédric auquel il n'a pas répondu, il faut dire les choses comme elles sont, lui disant « il y a une jurisprudence qui prouve que ce qui a marqué dans les annonces n'est pas contractuel ». Ce qui voudrait dire d'après l'assurance que l'on peut marquer n'importe quoi dans une annonce peu importe. Donc, vous prenez votre... Euh, quand vous voyez les annonces passées d'agence, il y a marqué toiture neuve, peinture neuve, etc. Eh bien, il pourrait mettre d'après l'assurance n'importe quoi. C'est pas tout à fait ce que vous avez lu, vous, dans vos jurisprudences, Maître euh, Félodin. Non, effectivement. Il est évident qu'une agence, une annonce, elle est déterminante. C'est même elle qui va déclencher le consentement de l'acheteur. On lui décrit une maison à partir du moment où c'est acté par un professionnel. Il ne va pas, lui, monter sur le toit pour vérifier si ce que le professionnel lui dit. Il est évident que c'est de la publicité cités et que c'est sur ce terrain juridique que chaque fois les, les agences sont condamnées. Donc moi je persiste dans cette affaire, il y a eu une faute. Certes, l'agence n'est pas de mauvaise foi, elle ah peut oui. avoir un recours contre les vendeurs qui eux savaient pertinemment que le toit n'était pas neuf mais peu importe, la responsabilité première c'est l'agence et son assurance doit la soutenir. Donc nous allons appeler euh, l'assurance puisque quand même cette dame de l'agence qui nous fait euh, l'amitié d'être avec nous sur l'antenne d'RTL dit ils lui ont envoyé un courrier et il n'a pas répondu Mais Cédric dit, je n'ai pas répondu à ce courrier puisqu'il m'envoie une lettre, non pas en me disant Monsieur, venez nous voir et dialoguons ce qui aurait été plus sympa, il lui envoie une lettre en lui disant, Monsieur, la jurisprudence est claire ils en ont trouvé une à Dax qui dit que ce qu'il y a marqué sur les annonces n'est pas contractuel. Donc on va appeler ensemble l'assurance et de toute façon, Cédric, il est clair que si ça ne se débloquait pas aujourd'hui c'est devant un tribunal et vous ne connaissez pas l'assurance, vous, vous ne connaissez que, que l'agence Exactement. Voilà. Maintenant, il y a encore une autre question que j'aimerais juste poser à cette dame, est-ce que vous m'entendez madame Oui, je suis là. J'entends bien que vous vous occupez de votre client, j'entends bien tout ça, que c'est l'assurance qui bloque et tout ça mais est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes posé la question, ne voyez pas de, de malice dans ce que je dis, c'est vraiment une question neutre, est-ce que vous vous êtes posé la question de dire, bah, au moins en attendant que ça se débloque on va au moins lui rembourser les frais d'agence Alors, moi la, la difficulté que je rencontre parce que c'est même pas un problème de frais d'agence, le problème du toit, je vais vous dire franchement, je me suis posé la question, euh, je l'ai déjà dit à l'antenne. Mais aujourd'hui, si moi, je fais des démarches, le problème, c'est que l'assurance ne suit plus. C'est un peu le problème. Enfin, je pense que vous connaissez bien les problèmes d'assurance. Dès que, que vous que... faites quelque chose, après, elle dit « on bloque » parce que vous, êtes, voilà, vous, euh, vous avez interféré. Donc aujourd'hui, moi, je suis pas de mauvais foi je le redis, c'est pour ça que je suis là. Aujourd'hui, j'ai fait les démarches pour que l'assurance avance Euh, et je le redis, j'ai une assurance spécialisée par le syndicat. Donc des okay. assurances qui, voilà, qui tiennent la route, j'aimerais que ça avance. Internes. On appelle. Alors vous m'avez donné le numéro, je pense, de l'assurance oui, de SIM. C'est Sérénité qui porte bien son nom. Sérénice. Donc, Sérénice, pardon. Nous appelons Sérénice et on a un contact là-bas. Alors, Sérénice, nous lançons le numéro, on essaie d'avoir quelqu'un. Nous nous efforçons d'écourter votre attente. Petite pause. Merci Dès qu'il y a quelqu'un, bon. vous me faites l'alerte, Bernard. Je compte sur vous. Des assurances Allô, bonjour Sérénis Vous êtes à l'accueil téléphonique des oh. assurances, vous avez oh. quel service Oui, bonjour, je voulais bonjour. monsieur Itrit chez Sérénis. Itrit Itrit, oui. Qu'est-ce que vous demandez dans ces cas-là, madame de Sim Immobilier Alors, moi, j'appelle la ligne directe que je vous ai donnée, c'est Équipe 9P. Ytrit, eh. Sébastien. Itrit, ouais, ça doit être ça. Sébastien. Itrit. Oui. C'est ça Sébastien. Oui, voilà, ça va sonner. Hop là Et j'espère que ce monsieur est là, parce qu'il a peut-être aussi pu prendre ses congés en juillet. Bonjour Monsieur Itrit, Julien Courbet à l'appareil, nous sommes en direct sur la radio RTL. Oui, bonjour. Monsieur, monsieur Itrit, je suis donc avec votre client de Sim Immobilier et le oui. client de Sim Immobilier, Cédric. Donc vous êtes au courant de ce cas, de oui, cette annonce qui dit que... Euh, juillets... Excusez-moi de vous, de vous interrompre, mais en fait je ne vais pas être habilité à vous répondre ah. directement, il va falloir que je vous passe, euh, passe à votre interlocuteur. Allez-y, passez-moi la personnalité. Le voilà, temps euh, que cette personne euh... arrive, oui, je vous écoute Pardon. Monsieur. Oui, mais en fait, il faudrait que je vous donne un numéro de téléphone. Directement. Ah il faut que j'appelle, d'accord. Oui. On allez-y Bernard, notez-le et on merci monsieur et on appelle la personne habilitée. Tout Très se bien. passera sur l'antenne d'RTL Merci monsieur Itri. à tout de suite sur RTL pour avoir cette personne.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 Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. sur RTL. Alors nous appelons le numéro que nous a donné l'assurance Sérénis qui assure Sim Immobilier à Morestel, qui elle-même a vendu une maison à Cédric Grondin. Donc normalement quelqu'un devrait répondre. Monsieur voilà. Lison, Julien. Monsieur Lison. Lison. J'espère qu'il est futé comme ça on va pouvoir avancer <rire> avec lui et aller très très vite à la résolution oh, de ce cas. C'est parti. Allô. Est-ce qu'il répond Monsieur? y a quelqu'un en ligne Allô Julien, Ça raccroche, malheureusement, ah. je rappelle. Ah, J'espère que... Non, ce monsieur, pas que c'est un problème technique. Alors, rappelons Monsieur Lison, de la part de Monsieur Itrit. Voilà, deuxième tentative. Euh, il devait être au courant, je pense que vous les aviez prévenus, vous, madame J'ai rappelé hier l'assurance pour refaire un point avant de passer à l'antenne, et j'ai réexpliqué que... Vous base... Clairement, que j'allais donner leurs coordonnées pour... voilà. Oui. D'accord, alors... Euh... leur positionnement, et on avance. J'espère que notre ami Monsieur Lison ne raccroche pas. Attendez, je vais vous couper, maître Felonneau, je vais vous donner la parole, mais je ne voudrais pas qu'on ait un allô. Voilà, là c'est parti, ça sonne chez Monsieur Lison. Deuxième sonnerie. Allô Monsieur Lison Oui, c'est bon. Vrai. Bonjour Monsieur Lison, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL Merci. au moment où je vous parle. Monsieur Itrid m'a donné votre numéro euh, concernant le cas de Sim Immobilier et de Cédric Grondin. Vous connaissez ce cas Dites-moi dites plus. Oui, je, ah. suis, je suis désolé, je suis en réunion là, donc euh, je ne peux pas vous prendre là. D'accord. Oui. On a une procédure ensemble d'habitude qui consiste à effectivement me, me permettre d'analyser les dossiers. Avant de vous rappeler, ben, je ne comprends pas trop votre approche de me mettre directement en direct. Alors, notre approche, je vous l'explique, monsieur, c'est que votre cliente, Simi Immobilier, vous a appelé hier en vous disant qu'aujourd'hui on traiterait le dossier. Elle a donc appelé monsieur itrit c'est ça, madame de Simi Immobilier Oui, je me suis attendait. Elle a eu hier en le prévenant qu'il allait se passer ça. Donc moi j'ai appelé Monsieur Etride puisqu'il a été prévenu hier et Monsieur Etride m'a dit moi je parle pas, il faut appeler Monsieur. D'accord. Donc euh, ok donc bah dites-moi plus oui je sais pas ce que je peux faire pour vous. Alors je vais vous expliquer hors antenne clairement Bernard vous allez réexpliquer à ce Monsieur parce que nos auditeurs connaissent l'histoire par, par cœur vous allez voir c'est très très clair comme de l'eau de roche et je vous reparle dans quelques instants voilà Bernard a repris l'appareil et pendant ce temps-là nous allons pouvoir avancer. Alors, on essaiera aussi d'avoir votre, votre patron, Sim Immobilier, pour essayer de connaître aussi sa position. Parce qu'il faut, à un moment donné, mettre Felono. Ce n'est pas parce que l'assurance ne fait pas que celui qui m'a vendu ne doit rien faire non plus. Exactement. Mais cela dit, madame, moi, ce qui m'amuse, c'est qu'on on voit ces temps-ci qu'il y a un nombre d'annonces, par exemple, sur Le Bon Coin ou sur d'autres sites comme ça, qui ne sont pas garanties par un professionnel. À partir du moment où les gens mettent l'épée dans, dans une agence... Quelle est votre responsabilité Quelle est votre valeur ajoutée pour justifier la commission Si vous n'êtes même pas responsable des termes de l'annonce. Allô, madame oui, Je n'étais pas... Allô Oui Oui, alors je, je n'ai jamais dit que je n'étais pas responsable. J'ai toujours dit clairement qu'en effet, j'étais responsable de ce qu'avait publié mon collaborateur. Je n'ai jamais dit le contraire. Euh, simplement, aujourd'hui, moi, ben, je me retourne, bien sûr, par les, erreurs que mon, enfin, par les informations que m'ont données mes vendeurs, je, je prends les assurances, je sais ce qu'il faut euh, pour clairement donner satisfaction à M. Grondin. Alors j'entends que ça n'avance pas assez vite, je le comprends, je comprends que c'est pénible, je n'ai jamais euh, dit que. D'accord, ben... c'est vrai, madame. Elle a tort, si vous voulez, d'aller au bout des démarches de l'assurance avant de prendre d'autres dispositions. Parfait. Voyons ce que va dire l'assurance. Ça serait bien d'ailleurs, remettre Félonot, que vous alliez un petit peu parler à ce monsieur, oui. parce qu'il va être question de, de juridique. Et je vous rappelle que mardi soir, à 21h, il y a l'émission Faut pas abuser sur D8, où on règle les problèmes comme nous le faisons à la radio, mais à la télé, avec des stars telles que euh, Véronique Jeunesse, Anne Roumano. Oh, ça va être drôle On a François Berléand, on a Caroline Vigneault qui a énormément de talent et on téléphone et on essaie de régler vos problèmes. Donc c'est mardi, 21h, bien sûr, sur RTL. Dans une seconde, nous aurons l'une des plus belles histoires de la saison. Où en est-on Et vous allez voir, cette histoire est tellement belle que quand on, en, on apprend ce qui s'est vraiment passé, on a envie de hurler Hey Listen up, y This a mama Hit it C'est assez rare hein, quand même qu'on se mette à hurler ça quand on entend une bonne nouvelle. Moi en général je fais ah chouette, je fais pas waouh 10 semaines go. Papa, j'ai eu 16 au brevet. Ouah. Car mon fils a eu 16 au brevet, je tiens à le dire. Je viens de l'apprendre. 16,5. Alors il est content son papa. Et il lui fait un gros bisou à son fils-fils. À Salinas Tribute sur RTL Nous continuons d'avancer Bernard Vous aurez du nouveau dans une seconde sur RTL oui. Et je suis pas content Pourquoi oh, oula, Il va y avoir un coup de gueule ah, de ouais. Bernard Sabat ah, non, Tout de suite Laissons-le respirer et boire oui. un verre d'eau Vous savez quoi Le meilleur c'est les mélanges Et ça, Belfort Radler l'a compris Si on mélange le goût affirmé d'une bière du Nord forte à la saveur ensoleillée du citron Si on ajoute la fraîcheur désaltérante d'une bière blonde à la fraîcheur Du lait, et du citron. On obtient l'étonnante. Belfort Radler. Une alliance de bière et de citron. Une saveur unique, fraîche et pétillante. Belfort Radler, un zeste et de fraîcheur. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Est-ce que vous êtes prêts Ce samedi, Jackpot loto de la finale de l'UFA Euro 2016 de 10 millions d'euros minimum. À partager au rang 1 voire règlement. Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.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 Aujourd'hui et tout l'été, découvrez en exclusivité dans le Figaro Magazine l'intégralité du nouvel album de Black et Mortimer. Le Figaro Magazine revient sur 70 ans d'aventure du tandem le plus british de la BD et dévoile chaque semaine Black et Mortimer, le testament de William S. En vente aujourd'hui avec le Figaro, Madame Figaro et TV Magazine, 5 ,20. bla 20 bla, car, bla, bla, car. Bonjour, vous êtes Marc Fourbiaritz Bonjour Lucille, montez, les vagues n'attendent pas. Ah vous êtes surfeur, je vais en faire pour la première fois. Et moi c'est mon premier covoiturage.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 Le nouveau guide anti-radar Auto Plus, c'est 212 pages avec plus de 3700 radars listés à travers toute la France. Retrouvez toutes les cabines leur, les radars fixes double sens et même les immatriculations des voitures radars mobiles. Le nouveau guide anti-radar Auto Plus, 1,99€ seulement. Avec RTL.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 une toiture neuve, donc en parfait état. Tu parles, on s'est vraiment moqué de moi. Il faut refaire le toit. Il y en a au minimum 13 000 euros et je ne compte pas l'isolation. Je rappelle que nous avions eu l'agence, puis euh, la tête de pont de cette agence qui ont contacté leur assurance. L'assurance a envoyé à l'auditeur une lettre en disant oui, c'est vrai, il y a marqué euh, sur euh, l'annonce que c'est une toiture neuve, or elle n'est pas neuve, mais les annonces, on a trouvé une petite jurisprudence à Dax, prouve que ce n'est pas contractuel. Donc d'après l'assurance, on pourrait marquer ce que l'on veut sur une annonce. Donc, euh, voilà, pourquoi pas, vent, voiture, euh, 100 000 kilomètres, vous arrivez, elle en a 200 000. bah oui, monsieur, mais sur l'annonce, je peux marquer absolument ce que je veux. Ce n'est pas contractuel. Alors, imaginez un peu, quand vous allez sur Mythique, belle blonde, 24 ans, forte poitrine, ouais. etc., et vous arrivez 72 ans. Euh, bon Non, mais c'était oh. sur l'annonce. Entre nous, la... soit dit, c'est un peu la règle, hein, parce que tout le monde ment sur ce genre de site. Bon, alors, je plaisante, mais on, on en est là. mais Maître Félono vous avez plein d'autres jurisprudences qui disent exactement le contraire. Vous avez eu euh, la dame de de Sim, je tiens à le dire, veut que ça s'arrange madame Pereira fait bien son job, elle a appelé son assurance. Elle les a prévenus hier, elle a prévenu monsieur Hitrit qui est son interlocuteur en lui disant je pense que demain on va en parler sur RTL et là nous avons appelé monsieur Hitrit qui nous a dit moi je suis pas habilité, j'ai un supérieur qui est capable de parler. On a appelé le supérieur pensant qu'il était au courant, il ne l'était pas. Vous lui avez raconté Bernard, il était parfaitement au courant Julien, ah. euh, seulement il a écourté la En stipulant la chose suivante, si Cédric, votre auditeur, n'est pas content, il faut qu'il attaque l'agence immobilière euh, dont je suis l'assureur, et à partir de là, on fera jouer la responsabilité professionnelle, et nous, nous nous retournerons éventuellement contre, contre le, le, vendeur. le vendeur. Le vendeur voilà, qui bon... a menti. Donc, mais vous voilà, un... il a raison, il joue son jeu. Donc non. maintenant, Madame Pereira, attendez, attendez. Ah. Madame Pereira, oui. voilà ce que dit votre assurance. L'assurance, elle dit, il faut qu'il attaque. Quelle est maintenant la position de SIM Immobilier quand. Euh, Elle vend un bien avec marqué toiture neuve, et alors qu'elle ne l'est pas du tout, que vous le reconnaissez, que votre assurance dit qu'il attaque, on verra bien. Alors, je suis un petit peu surprise, en effet, de ce que vous me redites là, parce que ça n'a pas du tout été le discours que j'ai eu hier de mon gestionnaire qui m'a dit, voilà, qu'il attendait des nouvelles du, de l'acquéreur et qu'on allait pouvoir échanger. Donc, je suis vraiment très surprise. Je ne connais pas du tout le monsieur que vous avez eu au téléphone. Moi, je suis... Alors, je, je vous participé. propose de rappeler hors antenne Monsieur Itrit et de lui dire, est-ce que vous pouvez, Monsieur Itrit, nous dire clairement ce qu'il faut faire maintenant Est-ce qu'il y a une réunion auquel vous vous participerez Monsieur Cédric Rondin participera et quelqu'un de chez Sérénis Ou est-ce que ça s'arrête là Et auquel cas, Cédric prendra en tirera les conclusions Et, et, et malheureusement, excusez-moi de vous le dire, vos Clients aussi, parce que maintenant, quand on va rentrer dans votre agence, on va demander si l'annonce est vraie ou pas, et surtout, on va se dire si jamais l'annonce est bidon, je vais devoir faire un procès. Donc, à vous de nous montrer maintenant que vous êtes capable de régler le problème assez rapidement. Donc, qu'est-ce que vous voulez vous l'appeler hors antenne ce monsieur Itrit, et vous nous dire, mais vous nous dites, ah, ah oui, oui, non, mais je vais Alors, ah, On fait ça, il est 24, on essaie de l'avoir avant 11 Bernard, vous réglez ça, oui, elle ça. appelle monsieur Itrit et elle voit quelle est la position définitive de Sérénis. Moi j'ai quand même une petite observation à faire et je pense qu'elle est partagée par l'agence immobilière. Je trouve que l'assurance responsabilité civile professionnelle ne joue pas le jeu, Julien. Où elle, elle, elle estime effectivement que l'agence immobilière n'a pas fait de, de faute, qu'il n'y a pas de publicité mensongère etc. Et auquel cas, bon, elle le dit et elle le fait. Ou elle estime effectivement qu'il y a quelque chose à faire et à ce moment-là elle soutient et elle évite un procès. Seulement ce qui se passe, Julien, c'est que le procès d'abord elle ne va pas le mener et en plus si la, si l'agence est condamnée solidairement avec sa compagnie d'assurance, l'assurance se ménage un recours immédiat dans le même temps euh, contre le vendeur puisque tout le monde va être appelé euh, devant le tribunal. Et ben ça c'est moche parce que finalement l'agence, elle, elle devrait être là, elle a l'air insuffisamment solide, elle est payer pour ça, pour effectivement soutenir ses assurés, quand ses assurés ont commis une faute. Donc franchement, je trouve que c'est pas... Euh, c'est Non, c'est pas bien. C'est pas Alors, respecter le jeu du contrat. Je dis à notre auditeur, nous attendons que cette dame nous rappelle, encore une fois, elle se bat pour vous, La journée d'essis, même oui. si maintenant elle doit trouver la solution. Et de toute façon, si là, ça ne bouge pas, on va vous donner les conseils, mais on reprend ça début septembre, fin août, quand on revient. Oui. Mais il va falloir se préparer à envoyer effectivement une lettre d'avocat et a lancé une procédure. Allez voir, vous oui. aurez, je pense, mais je, je suis tellement impatient de connaître le résultat, mais je, je vois mal comment vous pourriez passer à côté. Sinon, c'est ça veut dire que n'importe qui peut marquer n'importe quoi sur une annonce. Ce serait gravissime, mais gravissime. Donc je n'y crois pas une seconde. On fait comme ça J'attends qu'elle me rappelle dans quelques instants. Et alors si quelqu'un chez Serenis veut nous expliquer un petit peu plus en détail, parce que là, bon, j'ai l'impression qu'on s'est un peu fait baser, je, je m'adresse à Monsieur Laurent Kennell, qui est le président. Il faut toujours s'adresser au président. Eux ont envie que ça se passe bien et nous expliquer les choses. Donc si Monsieur Laurent Kennell, le président de Serenis, veut bien nous expliquer ce qui se passe quand un de ses clients... Passe une annonce en disant la toiture est neuve alors qu'elle ne l'est pas, est-ce qu'il le couvre ou pas Ça serait formidable, hein ça serait bien, puis ça donnerait une image un peu plus sympathique de, de l'assurance. Parce que là, waouh, bon, franchement, hein, je trouve que Serenis n'a pas été très très gentil avec nous. C'est vrai. Sérénice aime les toitures, les toitures pourries. Les totur pou ri se Re Ni Elle lesrendô se donc nous aurons un tube à, à chanter exactement à la rentrée euh, on avance, donc Bernard est en train de donner tous les documents, qu'est-ce que nous avons d'autre oula Myriam, c'est dans une seconde oh le chantier de la solidarité qu'est-ce que c'est bien ça, on en fera d'autres euh, l'année prochaine, quand cela est nécessaire, une maman qui vivait dans un, une maison, dans un état de délabrement, puisqu'elle s'est fait planter, je vous le rappelle, par un artisan qui a pris les sous et qui est parti monsieur Michael Luesma et eh bien là-bas à Saint-Etienne, grâce à l'énergie de Sarah, il y a des tas et des tas d'artisans qui sont venus et qui ont dit on ne va pas laisser cette maman et son fils et c'est une histoire fantastique que l'on va vous raconter dans une seconde sur l'antenne d'RTL, car ça restera la rentrée l'émission qui négocie pour vous mais aussi l'émission de la solidarité le tout dans la bonne humeur bien sûr, parce qu'on en a besoin vous le savez RTL et Myriam dans une seconde et bon été à vous tous sur RTL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 En effet pour s'entendre, Flavie Flamand sur RTL. L'été est l'occasion de ralentir le rythme et de prendre le temps de vivre. Pour la dernière émission de la saison, on savoure la vie cet après-midi dès 15h dans En effet pour s'entendre sur RTL. Géant. Géant, solde les soldes et faites les vacances avec jusqu'à 30% de remise supplémentaire sur une sélection de consoles de jeux portatives. Par exemple, la console de jeux Nintendo 3DS soldée à 99 euros au lieu de 180 euros. Les prix bas, c'est géant. Solde selon date légale et dans la limite des stocks hors Corse.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 J'ai pas fini, mon dessin animé. Plus de 3000 chambres familiales, 3-4 personnes tout confort partout en France. BNB Hotel, venez pour le prix, restez pour tout le reste. Et avec les BNB Break et Early BNB, profitez d'offres allant de moins 15 à moins 20% sur tous vos séjours des week-ends et vacances, Voir conditions sur hotelbb.com pour Marquette. Les vacances viennent de commencer et j'ai une amie qui fait déjà ses courses pour la rentrée. Elle a raison, Michel. Jusqu'au 17 juillet, chez Marquette, il y a 50% d'économie sur une sélection de produits de marque avec la carte de fidélité. Vous avez un exemple Oui, 50% d'économie sur le sac à dos Ernest ou Shippie. Eh ben, l'affaire est dans le sac Ado! Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Consultez les magasins ouverts jeudi 14 juillet. Sac à dos de compartiments, 32 euros. Soit 16 euros de remise fidélité, modalité et magasins participants sur carrefourmarket.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Et nous avons super Myriam qui est en ligne avec nous. Myriam, bonjour! Bonjour tout le monde. Quelle bonjour histoire, Julien. Ma quelle belle histoire cette année vous nous avez fait vivre. Ça avait très mal démarré puisqu'elle avait acheté une maison le rêve de sa vie, elle élève son fils seule, je crois, elle fait faire les travaux de rénovation par un artisan, le mari d'une amie, il prend 18 000 plus quelques rallonges, de 1200, malfaçon maison inhabitable, et quand on dit inhabitable elle était vraiment inhabitable, elle faisait elle vivait avec son fils dans des conditions incroyables et c'est d'ailleurs en voyant ces photos que tous les artisans se sont dit, on peut pas laisser cette femme vivre comme ça avec son fils, en plus socialement après ça peut poser plein de problèmes le gosse a honte, il peut pas faire venir de copains mais tout ça, ça joue sur le mental, bien sûr donc on a essayé d'appeler Michael Louisma, l'artisan qui a pris les sous. Est-ce qu'on a des nouvelles de Michel Louisma, euh, Sarah Toujours pas, Julien. Je m'étais entretenu avec sa femme qui m'a expliqué qu'elle voulait aller à la justice, assumer sa responsabilité. Mais rien ne peut vous le dire. La procédure a avancé, Julien. Alors, one année, déjà de la... One année, vous avez vu, Myriam, je suis déjà en vacances. C'est déjà l'exotisme. One année de la procédure. Alors, ben, de la procédure, et eh ben, euh, un peu grâce à vous, je suppose, j'ai été convoqué au commissariat pour porter plainte contre euh, euh, le fameux artisan qui doit convoquer, euh, qui doit le convoquer cette semaine. D'accord. Euh, voilà, et on va faire un référé. Euh, mais je pense que, d'après ce qu'on a cru comprendre, il ne souhaitait pas rendre euh, les 18 000 euros. Ah ben ça, je le comprends. <rire> une fois qu'il les a pris, il a aucune envie de les rendre. sachant qu'il n'a Est-ce qu'il est venu au moins une fois faire quelque chose Non. Voilà, c'est ça qui est fou, c'est que il serait venu, il aurait mal fait, on aurait essayé de discuter avec lui, ou il aurait commencé, il aurait pas pu terminer. Mais là, il a pris les 18 000 et il n'a rien fait. C'est fou, Maître Félonot. Si, il l'a fait, mais ce qu'il a fait, il l'a très mal fait. Ah, donc, donc, il, il a fallu casser, mais oui, ouais. il est venu, mais peu, et ça a été une véritable catastrophe, au point, effectivement, que vous avez vu les photos, les, le local a été mis à nu pour, effectivement, partir à, sur des bases plus saines. Ce qui était important, c'est qu'on puisse sortir Myriam... Euh... De... alors soit on peut le faire en négociant soit on peut le faire en donnant par exemple le dossier à nos partenaires de demanderjustice.com. soit on tente la solidarité et on a la chance d'avoir la radio qui est les auditeurs les plus formidables puisque Sarah a lancé un appel du côté de Saint-Etienne, il y a plein d'artisans qui sont venus combien de corps de métiers se sont déplacés à peu près d'artisans À peu près en Julien, c'était impressionnant, plus des bénévoles qui voulaient juste être là et en soutien une boulangerie, enfin c'était impressionnant, d'ailleurs vous avez la vidéo qui résume très bien ce magnifique alors, chantier Elle a Facebook. raison, allez sur Facebook, la page euh, ça peut vous arriver, vous avez la vidéo de ce chantier et on fait des coucous à ces artisans qui sont extraordinaires. Là, J'ai aujourd'hui M. Pozzi, je crois, qui est en ligne avec nous. Voilà, on va l'applaudir, M. Pozzi, bonjour Oui, bonjour Julien, Monsieur bonjour Myrien, bonjour toute l'équipe. Euh, comment s'appelle votre société Donc nous, c'est la société Abaked. Abaked à Lyon. Et vous, vous êtes venu poser les serrures, tout ça euh, Donc nous, on s'occupait de toute la plomberie, donc fourniture et pose, et euh, on a fait l'installation d'une serrure de chantier pour euh, que personne ne revienne sur le chantier voler tout ce qu'il y avait. C'est génial. Bravo à vous. Il a laissé tomber d'autres chantiers pour venir. Euh, euh, il n'attendait rien en échange. vitrerie plomberie, électricité, à Baqued à Lyon. Voilà, c'est des gens comme ça qu'il faut soutenir. Alors, où on en est maintenant Je redonne la parole à Myriam. Myriam, où on en est au niveau de la maison Alors euh, le premier étage est fini euh, à peu près, il manque que les fenêtres, le rez-de-chaussée sera fini euh, samedi, voilà, là... il y a encore plein de monde à l'heure où on parle à la maison. Euh, la plomberie eh ben, est pratiquement terminée, l'électricité aussi, on attend les fenêtres, on, est est les terres, on les attend. Ils sont fantastiques ces artisans. Alors euh, voilà, j'espère que si vous connaissez quelqu'un qui est dans une situation comme Myriam et vraiment une situation où ils ne peuvent pas s'en sortir, où ils vivent dans leur voiture, etc. avec des enfants, ça nous touche toujours beaucoup. Et eh bien organisons ça, euh, tous ensemble sur RTL, le numéro c'est le 3210 ou le Facebook, la page ça peut vous arriver. Donc Myriam, euh, on se reparlera au mois d'août où vous nous direz que tout ceci est terminé. Un gros bisou de ma part à tous les artisans, et puis Myriam, passez un bon été avec le petit dans, dans cette nouvelle vie hein, qui vous attend. Je vous embrasse aussi et merci encore pour merci tout. Merci, Myriam. Et un grand merci à mon ange gardienne, Sarah. Oui, que, bien que, sûr. Que J'embrasse mille fois et c'est grâce à elle. On à va, va l'applaudir, la Sarah, très très fort parce que je peux vous dire que c'est des coups de fil et des coups de fil toute la journée, toute la nuit pour essayer d'avoir des artisans. Non, non, mais c'est vrai, il faut quand même le dire euh, les choses euh, comme elles sont. Bravo les artisans, on est fiers de vous. Waouh, ça, ça fait plaisir. Vous voyez, on est content de faire euh, son métier dans ces cas-là, Maître Félono. Oui. Et on a envie d'écouter du Miles Davis quand on entend ça. Ma peine au fond d'une fiole Puisqu'on sera plus ensemble Si fier qu'on s'abandonne C'est fou qu'on se ressemble On se reverra pas T'aimes tant te faire du mal L'amour c'est comme ça Tiens détail Alors j'écoute du maîtrist Et le temps passe On s'afflige des supplices Puis on se lasse Prisonnier de mon spleen La peine c'est pas du toc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 Paz Tout est pétal Alors j'écoute du maïs TV. Szykko, a compagnie cool, cool. Chacun a ses coups, Moi, j'aime bien aussi de temps en temps écouter le douanier Rousseau. Mais un bon Miles Davis ne fait pas de mal. Il non, y a du jamais. nouveau. Il y a du nouveau sur l'histoire parce qu'on a de la chance. Et je tiens à le dire. Dans cette histoire de toiture, avec la, la petite annonce qui disait toiture neuve. Donc, ce monsieur a acheté cette maison de 200 000 euros parce qu'il était marqué peinture, façade et toiture neuve. Or, elle n'était pas neuve. L'agent se bat. Cette dame se bat comme une diablesse pour aider son, euh, son client. Maintenant, elle n'est pas aidée par sa propre assiette et c'est pour ça qu'elle va remuer le cocotier. Oui, je vous propose qu'on passe à la pub et je reviens parce qu'il y a des rebondissements très intéressants, Julien. D'accord, je propose que vous preniez un Lexomil pour nous expliquer tout ça juste après parce que là, il est vraiment survolté à ce. Mais parce cellulons. que tout a changé en Mais quelques minutes sûr. donc c'est pour ça que je voulais vous dire euh, suspense. Bon, alors je vais essayer de, de vous faire un lancement à la Bernard Sabat. On se on retrouve dans sur RTL. <rires>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 Monsieur Monsieur Monsieur Non écoutez là, il faut sortir du placard. Les clients suivants sont arrivés. Pitié, juste une nuit de plus. Il y a encore un super match sur Bean Sport ce soir. Be Sport dans toutes les chambres équipées. Petit déjeuner complet pour 6,15€. Accueil personnalisé. Bien Be Hotel, venez pour le prix, restez pour tout le reste. Et dans toutes les chambres équipées, profitez du wifi fi haut débit gratuit et illimité, Voir conditions sur hotelbbb.com.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 Envie de confort Envie de choix Envie de grandes marques Envie de mobilier made in France Envie de top air. En ce moment, l'espace Topair vous propose des conditions exceptionnelles sur les canapés Stener, Duvivier, Bureau, Stressless, Mustering, Léolux. Vous allez adorer. Espace Topair Paris 15e, 3000 m pour vos envies de canapé, de mobilier, de literie. 63 rue de la Convention, métro Boussico, ouvert 7 jours sur 7. Topair.fr Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Bien Bernard, il y a donc du nouveau dans cette histoire de toiture avec Cédric, expliquez-nous. Oui, quand j'ai raccroché donc avec l'assurance, euh, madame Pereira de Sim Immobilier n'était pas contente. Donc elle a souhaité reparler de nouveau à l'assureur et elle va vous faire un petit compte-rendu Julien. Madame Pereira, je vous écoute. Alors, donc, moi, j'ai eu à nouveau Monsieur Itri, euh, bon, qui était très surpris de ce qu'a dit Monsieur Lison. à Corusse. enfin, voilà, il était très étonné, mais bon, votre collègue me dit que c'est ce qui a été dit. Donc, lui, il me redit qu'aujourd'hui, il veut simplement avoir un retour de l'acquéreur. Donc, Monsieur Brondin va venir à mon bureau, on va se voir ensemble, on va échanger ensemble. On va faire le courrier ensemble pour essayer d'avancer et on l'a envoyé à l'assurance pour que ça soit enfin il a début juillet pour que début enfin, juillet on ait on ait quelque chose. Très bonne nouvelle, maître Felonovo. Oui, vous savez, il manque il manque un partenaire dans votre dans votre histoire. Il manque le vendeur parce que si vous arriviez à le mettre dans la boucle, vous arriveriez certainement à trouver un accord, à négocier et vous seriez quatre, ce qui serait quand même plus Alors, facile. Sachez, sachez simplement que le vendeur, on a souhaité le mettre dans la boucle et à la demande de M. et Mme Grondin, on ne l'a pas fait parce qu'il ne souhaitait pas qu'on se retourne contre les vendeurs. Je pense que M. Grondin ne dira pas le contraire. Donc C'est pour ça qu'il a dit qu'il voulait qu'on voit alors, entre ça, nous. Ça, alors, ça, alors, je je alors, me voilà. permets de dire à M. Grondin oui. que si c'est le cas, très mauvaise stratégie. M. Grondin. Les, oui, bon, alors, attendez, euh, parce qu il y a d'autres problèmes sur cette maison. Euh, donc on se retourne contre les anciens euh, sur les autres problèmes. La toiture. Monsieur les anciens euh, les anciens vendeurs disent qu'à aucun moment ils ont mis euh, toiture neuve et c'est pour ça que eux s'en retourneront contre l'agence. Euh, pour eux ils ont jamais dit que la toiture était neuve. Alors Donc, euh, nous, Cédric retourne... Je, je me oui, permets moi. de vous couper comme on est en fin d'émission peu importe, il faut qu'ils viennent et qu'ils disent leur vérité qu'ils disent, oui, on n'a jamais dit et je vous en apporte la preuve, mais il faut qu'ils viennent donc il faut maintenant laisser faire l'agence et l'assurance qui va les convoquer mais sans eux, ça ne pourra pas avancer, on est d'accord bon, bon, bon, donc oui, vous allez à y cette réunion bien. vous expliquez ça et euh, on se parle donc, si vous le voulez bien fin août sur l'antenne d'RTL avec l'agence CIM et avec de nouveau Sérénis, et, je pense Monsieur Ittrid parce que Monsieur Tison, lui, il a pas tellement envie de nous parler ou alors le grand patron, s'il veut bien Nous parler que j'ai interpellé tout à l'heure. Je compte vraiment sur vous, Madame Perreira. Je voudrais vous remercier, Madame Perreira. Je comprends que ce n'est pas facile pour une agence comme ça d'avoir à régler un tel problème, mais je note une envie furieuse de sortir le client euh, de la panade et, et, et d'arriver à sortir de tout ça rapidement, Bernard. Juste un point, c'est faut dire que Madame Pereira on lui a obligé à prendre cette assurance professionnelle par le biais de son franchiseur. Donc c'est important de le dire. Et aujourd'hui, elle subit elle aussi la situation. Bon, on va Alors de tout non, de toute simplement façon. non, c'est pas le cas. Je ne pas qu'il y ait d'erreur. C'est simplement que ça me fait suggérer, parce qu'en effet, c'est une assurance qui est spécialisée par le syndicat, mais c'est vrai qu'on peut prendre l'assurance qu'on souhaite, mais j'ai voulu prendre celle-là. D'accord, peu ça n'a aucune importance. Est-ce que je voilà. peux vous poser une question qui n'a rien à voir, Madame Pereira? Je vous en prie. Est-ce que Pereira, c'est d'origine portugaise? tout à fait oh là là mais dimanche on va faire comment on fera devant le match comment on pas va faire si dimanche tant ah pis madame Perrara il faut que là, là je vous aime beaucoup je, je dis que vous êtes quelqu'un de très compétent, mais, mais dimanche je serai obligé quand euh, la France va battre le Portugal de chanter là. <rire> ah oui là on n'aura pas le choix hein. <rire> Bon, merci Madame Pereira, et que le meilleur merci. gagne. Merci à vous. Bon match. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Carole, encore un péplum de l'année qui a mal tourné et qui continue à mal tourner une histoire de fou. Je ne vous en dis pas plus parce que je ne veux alerter personne, mais soyez là, vous allez vous rappeler de cette histoire.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 Ça y est, c'est la finale, alors vos pronostics C'est très ouvert, et bien malin qui pourrait se risquer à donner le nom du gagnant. Ce n'est même plus une question de mental ou de préparation. Le rouge vous parle, tout le monde a sa chance. Il faut donc simplement penser à jouer et faire du beau jeu. La chance, dit-on, sourit aux audacieux. Ce samedi, jackpot Potloto de la finale de l'UFA Euro 2016 de 10 millions d'euros minimum. à partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RTL présente Soir sur un banc, 5 minutes avec toi Renault Phoenix Tour Renault est en tournée dans toute la France, Rassurez en concert du 11 au 15 octobre et du 25 banal. au 29 octobre au Zénith de Paris-Lavilex Infos et, et réservations sur backline.fr, dans les, les points de vente habituels et sur rtl.fr rtl. Renault Phoenix Tour, depuis toujours avec RTL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 Un trajet plus court quand il est partagé. Avec Blablacar, covoiturer pour le 14 juillet. Proposez vos places libres, c'est plus d'économie et beaucoup moins d'ennuis. Et avec AXA, voyagez encore mieux protégé. Vous avez l'assurance d'arriver à destination. Voir conditions sur blablacar.fr Vous écoutez le 9h30 11h sur RTL. Encore une histoire rocambolesque que nous avons traitée cette année, que nous retraitons pour la dernière de « Ça peut vous arriver ». C'était Carole. Carole nous a dit oh là, deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois ceci sur l'antenne d'RTL. Je... Je gère une entreprise qui fabrique du mobilier pour les restaurants. Et l'un d'entre eux me devait 34 000 euros. Il avait promis d'établir un échéancier, mais il n'a rien fait. Histoire de fou, le, le bar est super, C'est des bars sur mesure. Donc, il y a un resto de, qui est quand même un quartier où ça brasse énormément de touristes. Peut-être l'un des plus prolifiques de Paris, puisqu'il s'agit du quartier de Montmartre. Donc, le restaurant achète le bar et ne le paie pas. C'est là où nous intervenons. Marie, qui nous a d'ailleurs rejoint, euh, là, pour quelques minutes, était allée, euh, était partie là-bas en, en, en, duplex. Euh, ce monsieur ne payait pas. Puis, finalement, à force d'insistance, ça avait repris le dossier, il avait commencé. Je crois sorte d'échéancier. C'est bien ça Julien il avait fait un premier virement, on y croyait il a envoyé un autre chèque plus important et là on n'y a plus cru du tout étant donné que c'était un chèque en bois et alors c'est la débandade. Carole est avec nous et va vous l'expliquer. Et Auparavant maître Felono, on était persuadé que ce monsieur avait euh, déposé le bilan en tout cas c'est ce qu'il disait. Exactement, alors je, je précise qu'il y a un bar mais il y a aussi des chaises et des tables et donc il a indiqué que son chèque était en bois parce qu'il était euh, en train de déposer son bilan on a vérifié, ce n'est pas le cas et heureusement, ça a été, cette vente a été faite avec une clause de réserve de propriété. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas payé 100% de la facture, le matériel continue à appartenir à notre auditrice. Donc, ce que vous voulez, sachant qu'elle n'allait pas être payée, Carole, c'était de dire, eh bien, je vais récupérer mon mobilier puis je le revendrai d'occasion, je vais limiter la casse. Et c'est là où, Carole, il se passe quelque chose et que nous voulions annoncer en direct. Que se passe-t-il exactement Merci. Bonjour Julien. Bonjour Carole, bon, si un haut-parleur, coupez-le si c'est un kit-main-libre. J'ai pas un haut-parleur, j'ai pas un kit main livre mais vous êtes sur mon portable et notre entreprise est en plus. Alors plein surtout, campagne, donc ne compliqué. donnez pas le, la marque ouais. du portable, car nous pourrions faire un énorme préjudice à cette marque. Allez-y. <rire> Donc, euh, oui, euh, depuis euh, depuis le chèque impayé de 29 000 chez le lycée, il ne se passe plus rien. Depuis le 27 mai, Monsieur Chateau nous dit qu'il doit déposer bilan. Il n'a toujours pas fait. Donc, euh, sur les conseils euh, de vos avocats et surtout sur le très bon conseil de Sarah qui suit le dossier, je la remercie. Euh, nous, là, on fait... Euh, on a une audience devant le tribunal. Alors Carole, Carole, de... je, je vous coupe parce que c'était pas ce que j'attendais. Moi, ce que j'attendais, vous allez nous le dire. Mais est-ce qu'il est vrai, Carole, qu'il est en train de vendre votre matériel Alors, je peux pas confirmer, je ah. peux pas vous dire ça tel quel. Tout ce que je peux dire, c'est que euh, nous, euh, on a pu voir que euh, nos tables avaient déjà disparu. D'accord. Est-ce que plus dans se rendu ou pas Je ne sais pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est très grave, ça, maître Félono On alerte Monsieur Chapeau du restaurant La Madrague de Montmartre. Peut-être qu'il sera ouvert à midi, mais attention, le bar ne lui appartient pas. Il ne l'a pas payé. Les chaises ne lui appartiennent pas. Il ne les a pas payées. Et peut-être, peut-être, on met ça au conditionnel. On n'en sait rien. Mais elles sont plus, en tout cas, d'après ce que nous dit Carole dans le bar, est-ce qu'il a le droit de les vendre Ah ben non, il n'a pas le droit. On peut pas vendre quelque chose qui vous appartient pas. Ça tombe, ça tombe sous le sens. Donc, il aura à rendre des comptes sur un plan civil ou sur un plan pénal. Ça, c'est à voir. J'avais oublié que Blanche de Grandvilliers était avec nous. C'est elle qui était en charge de ce dossier. Elle est en duplex au téléphone. Elle s'est rendue disponible. Blanche, bonjour. Bonjour, Julien. Bonjour à tous. Écoutez, Julien, écoutez dans ce dossier parce que je viens de regarder sur le site société.com et la société est en liquidation judiciaire depuis deux jours. Et c'est maître Marie-Hélène Montravert qui a été désignée en tant que mandataire liquidateur. Et c'est une bonne nouvelle pour Carole parce qu'elle va pouvoir immédiatement écrire sur le fondement de l'article 624-17 du Code de commerce pour revendiquer le matériel qui est encore chez le restaurateur. le mandataire liquidateur, lui, revend les choses qui appartiennent à la société pour rentrer un peu d'argent pour payer les créanciers, mais ça, il n'a pas le droit de le vendre. D'ailleurs, il faut très vite le prévenir, donc c'est quelque exact. chose que Sarah peut faire dès cet après-midi, l'appeler. D'accord, Sarah Ce sera mon dernier dossier avant les vacances, je m'en occupe cet après-midi. Et Carole, vous, vous faites cette lettre, comme ça, vous récupérez votre matériel, et d'ailleurs, ça serait bien si vous aviez une photo du bar et des chaises lorsque vous les aviez fabriquées, qu'on les mette sur le site parce Parce que je suis sûr qu'il y a des tas de restaurateurs. Je rappelle qu'elle fait quand même du bar sur mesure. Allez sur son site, le site Eric Jovis, euh, c'est vraiment très beau. Donc si vous vous lancez peut-être dans la restauration que vous avez envie d'un très beau bar, celui-ci va être même Mais même chez soi. Même chez soi. Oui, Entre nous, soit pas. dit, ça peut avoir une gueule folle. Bon, euh, merci en tout cas <rire> oui, oui. À Valérie Damido. Je suis aussi décoratrice. Valérie Damido oui, oui. qui est avec nous <rire> ce matin. Bon, On fait comme ça, est-ce que ça vous convient Carole C'est parfait. Est-ce que je peux demander à Blanche du Grandvillier, à Maître Blanche de Ramvilliers, pardon, euh, qu'elle redonne le nom du mandataire, je, je vous dit, la passe que... je vous passe tout ça en rentaine parce qu'en plus on vous entend très mal Carole. Très très très très, très, très, très mal, d'accord? Ouais. Merci à vous tous. Je tiens à remercier très particulièrement Sarah, euh, qui, qui vraiment prend cette affaire à cœur et merci vraiment à vous. Ah mais Sarah, elle prend tout à cœur, hein, je vous le dis tout de suite, <rire> c'est pas que votre affaire, c'est qu'il manque un capuchon un stylo dans un bureau, elle lance des opérations solidarité, et... elle se met à oui, pleurer. Oui, Elle appelle le ministère des stylos. Elle ne lâche rien. Merci, Carole. Gros bisous. Blanche, vous expliquez ça hors antenne à Carole Aucun problème. Avec plaisir, Julien. Merci. Vous étiez en train de faire le tiercé Exact. J'étais en train de regarder mes chevaux qui vont courir bientôt. Voilà, oui, parce que Blanche, je rappelle, est la seule avocate jockey de France. Alors, on ne sait jamais quand on l'appelle si elle est sur un cheval ou sur un client. Merci. Vous serez en train de s'occuper d'un dossier. sur un dossier Vous toujours le, le, le mal partout. Merci. Adore, oui, Gros bisous. Il est 10h53. Nous sommes sur RTL. C'est la dernière de la saison. Le 32-10 sera effectif tout au long de l'été. Si vous avez le moindre souci, notamment en vacances, et nous revenons fin août pour repartir sur des négociations, repartir sur une saison, ça sera la 16e de ça peut vous arriver. Mais on a encore 2 trois choses à vous dire. Mais on va écouter Maroon 5, un des titres phares que nous avons écoutés cette saison. Ils sont là ce matin avec vous pour donner le tempo de votre été. Merci d'avoir choisi le 9h31. Ten je tenais à vous remercier, vous les auditeurs qui nous avez fait passer une année formidable, vous avez été présents quelque chose me dit que nous allons avoir de bonnes nouvelles au mois de juillet sur votre présence sur l'antenne de l'émission 9h31 vous en avez fait l'émission la plus écoutée de France et nous serons là au mois d'août avec la mission de continuer à vous aider et à négocier, Maître Felonno, merci pour tout, vous serez là Ah oh ben oui, j'espère bien Elle que je serai là Bonne nouvelle. Fidèle au poste Bernard Sabat, vous serez là Je rempile Mauvaise nouvelle Et nous aurons ah. Hervé Pouchol aussi qui sera là Ça va Marie, une petite nouvelle qu'on vous présentera, on va se battre comme des chiens pour vous à la rentrée, toujours de la bonne humeur. La grande famille RTL vous fait un gros bisou, profitez bien de votre été, si vous n'êtes pas en vacances, et bien bon courage, mais il y aura toujours dans votre poste de radio quelque chose qui vous donnera l'impression de pouvoir partir et de voyager un peu. On vous aime fort, passez un bel été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 Aujourd'hui et tout l'été, découvrez en exclusivité dans le Figaro Magazine l'intégralité du nouvel album de Black Mortimer. Le Figaro Magazine revient sur 70 ans d'aventure du tandem le plus british de la BD et dévoile chaque semaine Black Mortimer, le testament de William S. En vente aujourd'hui avec le Figaro, Madame Figaro et TV Magazine, 5,20€.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 Qu'il termine sa 18e saison en face de moi. Ben, il y en aura une 19e. Et le patron est venu dans le studio car il sait que quand il y a une sangria gratuite, il est toujours présent pour fêter ça avec nous, monsieur Expert et monsieur Orcade, qui nous ont accompagnés et encouragés. Bon été à tous. Vous allez nous manquer, on sera à la fin août pour une année, vous allez voir, pleine de folie. RTL 11h. L'information sur RTL, Gautier de Lombugard. Bon été à vous, Julien. Bonjour à tous. RTL, Euro 2016. L'équipe de France s'offre la finale de son euro après la victoire face au champion du monde allemand hier, deux buts à 0 avec un doublé d'Antoine Griezmann. Les Bleus vont donc affronter le Portugal de Cristiano Ronaldo dimanche soir au Stade de France. Et les Bleus vont-ils le remporter, cet euro C'est justement la question du jour dans RTL Midi. On attend vos réponses au 32 10 ou sur rtl.fr. Julien Fautra, vous êtes avec les Bleus à Marseille et ils viennent de quitter leur hôtel. Oui, sous les applaudissements d'une vingtaine de supporters, le bus des Bleus, le bus des héros, est en train de quitter Marseille, première étape Marignane, pour prendre un vol direction Paris, puis Clairefontaine où un décrassage, comme on dit, est prévu dans l'après-midi. Les supporters n'ont pas pu apercevoir les joueurs, si ce n'est entre deux arbres et au moment où ils montaient dans le bus. Certains ici ont imaginé des petits gestes derrière les vitres teintées. Les bleus qui restent secrets, discrets et concentrés, on l'imagine, à deux jours de la finale. Merci Julien Fautrin en direct de l'hôtel des Bleus à Marseille. Finale dimanche donc à 21h au Stade de France. Dirigé par un arbitre anglais, Mark Kladenberg, élu meilleur arbitre européen de la saison. En tennis à Wimbledon sur le gazon londonien, place aux demi finales en simple à partir de 14h. Roger Federer défie le canadien Milos Raonic et Thomas Berdic affronte le britannique Andy Murray. Et nous partons maintenant sur les routes du Tour de France. RTL Tour de France 2016 Septième étape aujourd'hui entre l'île Jourdain dans le Gers et le lac de Payolle dans les Hautes-Pyrénées, 162,5 kilomètres marqués par l'ascension du col d'Aspin. Départ prévu à 13h10 hier. C'est Marc Cavendish qui a remporté la sixième étape au sprint. Le Belge Van Avermaet conserve le maillot jaune de leader. Le Tour de France, c'est bien sûr à suivre en fil rouge toute la journée sur RTL. Dans le reste de l'actualité, à Dallas aux États-Unis, au moins cinq policiers sont morts et six autres blessés la nuit dernière. Ils ont été la cible de tirs de sniper alors qu'ils encadrent cadrait une manifestation contre la brutalité policière. Trois personnes sont actuellement entendues par la police et un quatrième individu retranché dans un parking s'est tué après avoir été encerclé par les forces de l'ordre. D'autres suspects pourraient être en fuite, selon les autorités. Et puis, l'italienne Maria Grazia Churi est nommée directrice artistique de la Maison Dior. C'est la première fois qu'une femme occupe ce poste. Les courses se déroulent aujourd'hui en nocturne à Cabourg. Bernard Glas vous conseille de jouer le 10, l'As, le 5... Le 3, le 7, le 13, le 8 et le 11. Et la dernière minute de Bernard, le 7. La météo pour aujourd'hui, du soleil et de la chaleur un peu partout sur le pays. Il fera notamment 22 à Rouen, 24 à Bordeaux, 28 à Belfort, 29 à Marseille et 32 à Lyon. Et puis, je vous le rappelle, la septième étape du Tour de France aujourd'hui entre l'Île-Jourdain et le lac de Payol à suivre toute la journée sur RTL.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 Nissan Micra, la citadine hyper maniable, est à partir de 99 euros par mois, sans apport, sans condition. Pour Nissan Micra Vizia, un litre de 80 chevaux, location longue durée, 48 loyers, c'est accordiaque jusqu'au 31 juillet. Détails sur nissan-offre.fr. Nissan, innovez autrement.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 le best-of Stéphane Bern Bonjour à tous, bonjour Patrice Bonjour Pour cette, cette dernier florilège de la Bonheur on a voulu innover, on a voulu en tout cas